Thank you. Plein d'amour, c'est toi mon bijou, ma moitié c'est toi, ta moitié c'est moi, mon amour, c'est toi mon bijou, Missalitou, chérie ta fruide, Issa dit mon bijou, Missali pour son à la réunion, je reviendrai. Je serai toujours fidèle, mon amour, toi de Dieu prédit tous les temps je pense à toi et mon seul souci de ma vie, je reviendrai près de toi, oh mon amour, ma moitié c'est toi, ta moitié c'est moi, Missa Nibu ou Chérie Caffrine, Missa Nibu ou mon bijou, Missa Nibu à la réunion, je reviendrai, je reviendrai auprès de toi mon amour, au peuple riche, Tu y a plein d'amour, c'est toi mon bijou. Maman Dieu, c'est toi. Ça c'est moi. Mon amour